Bonjour, Monsieur Boucher. Daniel Maillard à l'appareil. Vous recevrez sous peu une liste fournie par le Conseil du Trésor. Cette liste indique les taux mensuels accrus des contributions des employés, de l'employeur et des retraités. Si vous avez des questions, appelez le 780-2536.